Ma foi dans les apôtres. Dieu a détruit ceux qui mentent de leur peuple avec différents types de tourments, comme des cris, du vent et de la noyade.